me reparler de l'Italie ou d'avant dans une rue d'Alexandrie Pourquoi m'appeler Je suis folle. Rappelez-vous Que je m'appelle Amnésie Amnésie est mon lieu De naissance J'y suis née le temps D'un rêve ou d'une danse Et c'est pour ça Que je n'ai pas vieilli Rappelez-vous Que je m'appelle Amnésie Amnésie Je n'ai rien à regretter, je pense, ça vous fait rire, mais je n'ai pas de souvenir. Andrena est en pourtant. Vous voulez toujours savoir qui je suis. J'adore ma maison.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 Que je m'appelle amnésie, amnésie Comme un amour d'enfance Non, je n'ai rien à regretter, je pense Ça vous fait rire, mais je n'ai pas de souvenirs Vous parlez de ma jeunesse De la maison où je suis née Vous dites des noms, des adresses <rire> Vous devez vous tromper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 Je Je m'appelle Amnésie, niet comme un kan. Je Non, je n'ai je à regretter, je pense. Ça vous fait rire, mais je n'ai pas de je regretten, je kan. Je la la la, la la la, la la la. Les bouts que je m'appelle un